Un jour que je m'étais perdu Sur un chemin de passage Je rencontrais dans une mesure Un vieux sage Et ce jour-là j'ai appris Plus que dans toute ma vie Et il m'a dit Mon petit gars La vraie sagesse Ne se trouve pas Au bout du monde Ni dans les livres Ni dans la richesse étant toi là sous ta main oui ce trésor Don Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Fred Mella et les compagnons, Jimi Hendrix, Duke Hennington, Ludwig van Beethoven. Les chercheurs de l'Institut Pasteur, Sœur Teresa, et notre frère, l'abbé Pierre, tous l'ont fait, tu peux le faire